Pour vous, un bref cours d'histoire, bande d'incultes. Le genre heavy metal a vu ses premiers balbutiements à la fin des années 60. Dans les faits, il portait beaucoup plus le nom de hard rock pour réellement se définir à la fin des années 70 comme étant heavy metal, tel que nous l'avons connu à l'époque avec, entre autres, Lady Purple, Judas Priest et au début des années 80, Iron Maiden, pour n'en nommer que ceux-ci. Aujourd'hui, l'appellation heavy metal fait beaucoup plus référence aux formations qui donnent dans un style plus mélodique et accessible. L'appellation metal est maintenant le nom de la bannière sous laquelle se regroupent tous les styles portant le suffixe metal, tels que speed metal, trash metal, death metal, black metal, ainsi que le préfixe dans le cas metalcore, entre autres, ne correspond du tout pas à ce qui peut être le metal. Ici, je me fais devoir de mentionner que le Death Core n'a absolument rien à voir non plus dans la famille du métal. Et tenez-vous le bien pour dit. Bref, le clarifions maintenant. Ceci, réanimation porte l'étiquette métal. Mais ajouterez aussi que notre instabilité mentale nous porte bien au-delà de cette étiquette. Réanimation est tout simplement l'émissaire d'une forme d'intensité dynamique ravageuse. Et vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. Parce que le facteur pour lequel nous agissons est bien au-delà de tout style musical.、Et、il prodigue la création des plus gigantesques bouleversements. Cette entité s'appelle le chaos. <rire> Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses et enfoncez-vous donc bien profond dans votre seule unique cellule ce qui suit Go! Je ne vous souhaite pas la bienvenue dans cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 mars de l'ordre de Disgrâce 2012. I am Dr. Payne Pendragon, as f usual, c k i n g u the Grey Goblin. Eh oui, prêt comme un seul gobelin. Comme un seul gobelin,、oui, dit-il. À vous pourrir l'existence. m a i il fallut que nous en ayons deux. Eh non, ça a arrêté pour vous en table, ça. Que la peste soit de toi. p o u r r t u r e Merci, merci beaucoup. En fait, c'était déjà fait, je crois. Oui. Pestilentiel sinistro, ça. C'est moi,、euh, oui. m ê m e Oui. c o M'en m t vas-tu? Bien, ça va. Ça, ça, peut, ça va mieux, disons. Ben、ah, oui, tu vas passer une saga informatique assez mouvementée. C'est spécial. Oui, hein. C'est spécial. C'est, je dirais, plus que spécial. Ça doit être、Spé、mauditement en poche. Oui, spécial cas.、Ouais, oui, c'est ça. ça. Spécial Cup ou r Spécial Knockout? Ouais, ouais. Spé Spécial H ou un truc e o u t c Ouais. Ouais. Euh, les beautés de l'Internet et du, e、euh, de la profusion Web、euh, sont extraordinaires lorsqu'elles vont bien. Ben, quand ça va bien, oui.、Ouais. quand, quand tu t'aperçois que tout va mal d'un coup sec, c'est, c'est comme une poche un petit peu. Oui,、euh, mais le problème, souvent, c'est que tout va pas mal nécessairement、euh, une erreur. C'est pas un code 18, là. C'est souvent un code, je dirais, comme d e u kilomètres l'autre bord, là. C'est la première fois que je pogne vraiment un red alert comme celui-là. Ben, tu t'es et... fait hacker. Je me suis fait hacker Hurlemort carrément, ça a détruit toutes les bases de données qu'il y avait à d e s u y compris、euh, celle d'un forum dont la base de données est inutilisable. Il a fallu que je détruise tout parce que Google a tout bloqué.、Mm -hmm. C'était bien b e n l e fun. Oui, parce、euh... qu'il peut y avoir une multi-infection qui. Ben oui, effectivement. Parce que les gens, ils se rendaient sur hurlemort.com, hurle puis、euh, ils étaient redirigés vers.、Euh... Un site.、Euh, frauduleux. frauduleux en Russie qui installait des, des logiciels pas très gentils sur votre ordinateur.、Euh, oui. Encore,、euh, si jamais vous avez été infecté à cause d'Urlomor, t bien,、euh, vous m'envoyez bien désolé, mais. m a i s tu y p e u x pas grand-chose. Mes salutations les plus plates. <rire> oui, effectivement. Mais bon. Regarde, je pense que tout le monde qui utilise,、euh, Internet ont, puis un ordinateur sur Internet, devrais-je dire, ont eu tôt ou tard affaire à quelques petits désagréments. C'est encore pire quand t'es administrateur d'un site Web ou d'une page ou peu importe, d'une publication Web, où est-ce que tu dois t'en taper le travail en arrière? Ouais, ben là, les textes, je les ai tous encore, c'est pas un problème. Sauf que là, il, le site, il est tombé à zéro carrément, J'ai réussi à réinstaller mon... Mon blog, si vous aimez mieux. Oui. Mais là, il reste à réinstaller le contenu, mais ça, ça va se faire、euh, au fil des mises à jour. Il va y avoir une nouvelle mise à jour, on va mettre 4 ou 5 anciennes, tu sais. Mais、mm -hmm. là, on perd tout, le, le, le, toute la notion de datation. Oui, toute ouais, la, tout le, la chronologie. Toute la chronologie est disparue. Oui. Ah, mes sincères condoléances. Ah, ben non, on va recommencer à zéro, puis là, on va se protéger.、Euh... On va Mettre une double capote. si vous aimez mieux o、oui. une b a n n e capote anglaise.、Là. Alors, e tous t ceux qui allaient sur le site hurlent mort, e h non, il n'est pas fermé, on est de retour au mois d'avril. Il était juste, pendant un certain temps, il y avait un suffix qui était parti, il était juste mort. Oui, c'est ça, il était juste mort. Il Puis criait, il y a l'œil qui hurlait à l'autre、ouais, bout. Oui, l crie, oui, c'est ça. <rire> Celui qui criait, c'est moi ici. <rire> Comment as-tu aimé cette introduction chaotique? Bien, c'était très bien, l'introduction.、Mm. J'ai bien aimé ta phrase du metalcore et du deadcore. <rire> alors, tenez-vous-le pour dire. Non, non, faut, faut vraiment le dire. Le metalcore, et là, je parlais de suffixe, mais je parlais de. de oui, effectivement, de suffixe, mais ici, c'est un préfixe. Metalcore, c'est pas du m e t a l Non, c'est pas du m e t a l Du deadcore, ça a le, le suffixe, le préfixe death, qui viendrait avec death metal, mais c'est pas du m e t a l Non. Fait que. En espérant que ce, ce, ce bref cours d'histoire vous aura orienté à savoir quoi écouter. Non, mais tu sais, dans le mot Walking Dead, le mot Dead, c'est pas du métal non plus. Là, non, mais c'est Dead et non Death, là,、ah, mais okay. bon. Ok, ça se c o r r e m a c h Mais quoique, c'est beaucoup plus près du métal, un zombie, que le Corporal Light. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment <coughs> mal a u c o r p s un peu. o u i effectivement. Ha! Pouf! Très <coughs> de plus e n t r é e On a entendu un bloc, un court bloc. Normalement, on a l'habitude de faire un bloc d'introduction en réanimation qui dure, ma foi, u n bonne 25 minutes. Ici, il a duré à peine 14 minutes 24 secondes.、Euh, mais c'était parce qu'il était thématique il tournait autour du chaos, bien entendu. Donc, vous avez entendu juste avant notre première intervention qui est celle-ci, la formation Vader et la pièce. Chaos. C'est -ce、bon, ce incroyable. Ben oui. Incroyable. En fait,、euh, cette, cette, version de Chaos, qui initialement apparaît sur The Ultimate Incantation, provient de leur compilation de 2008, qui s'appelle 25, qui remet certaines pièces,、euh, marquantes de leur discographie, allées jusqu'en 2008, évidemment, mais refaites. OK, ils ont rejoué. Ils ont refait. Oui, effectivement, avec beaucoup plus de power pour certaines、mm. comme Chaos. Euh, c'est,、euh, tiré de l'étiquette r e g o n Records.、So, auparavant, nous avions la, la moi, je, je, la trouve excellente, cette formation-là. Formation, formation、euh, québécoise, n e g a t i v a Et la pièce Chaos in Motion. Pièce d'ouverture qu'on a déjà passée,、euh, il y a un certain nombre de semaines, ou de mois, je ne sais plus.、Euh, de ce seul et unique e p de cette formation qui porte le nom n e g a t i v a Qui est, a p p a r u en 2006,、euh, comme ça. Paf! Comme le、carreau. c h a o C'est arrivé et c'est disparu comme c'est par enchantement. Voilà, sur ProDisc. Et en ouverture, nous avions une autre formation québécoise, v i v o d e t la pièce Chaosmongers, que l'on retrouve sur ton album préféré, Dimension Atroce. Oui. On devrait dire Dimension a Atroce. C'est Atroce. Effectivement. De 1988, qui était signé Noise Record. Hey, ce serait le fun, mon Metal Fest, v o i v o d qui jouerait、uh, Dimension Atroce. Ce serait vraiment le fun, puis j'aime beaucoup ta subtilité dans ton subliminal. Ah, pas fait, <rire> hein. Message.、Oui, C'est vrai, oui, parce qu'ils font un spectacle avec,、oui. euh, effectivement, Dimension mmh. Atroce. Mmh. Message subliminal、mmh. euh, pour les principaux intéressés de Troya Metal. Pour、Aurier、la principauté Métal, de Troya i Metal, effectivement. Oui. Ce soir, Sinistros, nous avons encore une fois quelques présentations de nouveautés pour nos chers, char charmants et incultes aux ben, auditeurs. o n a même une nouveauté avant que ça sorte. Oui, oui, oui. C'est le fun, c'est le fun. Oui. e、euh, moi, ce soir, je présente deux albums. Toi, juste un. Non, j'en présente deux. a、ah, i、yeah. un, un. Un et demi. <rire> un et demi. Qui ça? Noël, je présente deux. Ah、toi. oui, oui, Noël, ben oui. Ben oui. Ok, c'est vrai, t'as raison. Euh, moi, je présente, en ce qui me concerne,、euh, l'album que je d e v a i s p r é s e n t e r la semaine dernière et que j'avais comme un petit peu oublié.、Euh, Mélissa, formation russe. Rustin, c'est ça, a h c'est à cause de ça. C'est à p o C'est pour ça. ça tu ne l'avais pas oublié. Il était parti infecter mon site web. Probablement. Donc, ça vient un petit peu de moi. Ben, j'aurais collaboré à quelque chose. Bon, c'est correct. Tu <rire> sais, il faut voir. <rire> il faut voir <rire> le positif d'Atout. n s C'est comme un sketch des Blue Poud, o u à l'époque, c'était、euh, Comment il s'appelait le chef de police de Montréal, là, qui avait jamais rien là? là? C'était-tu.、Euh... Géno? Non, je pense que c'était avant lui. En tout cas, histoire de sketch o u ce q u ils disent、euh, Comment se fait-il que votre agent de police ait tiré sur le. Ben, il dit Écoutez, Nicole, il faut se calmer, là. C'est、hey, hey, une balle perdue, là. Une balle perdue de les retrouver. Vous voyez, je viens de faire des, faire des économies aux contribuables. <rire> Bon, c'était la blague de la soirée.、Euh, J'ai、euh, euh, vu quelques bons films le week-end dernier. Je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais à l'instant, tu as une présentation à nous faire parce que c'est un advance que tu as eu là-dessus.、Mm -hmm. Et puis, moi, je n'ai pas eu la chance vraiment de le découvrir comme toi. Puis, en fait, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu nous présentes, mais aussi de ce qui t'a. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le chroniquer, de le revoir sur le site. Et de me dire un peu quel est ton feeling de cette nouvelle parution, de cette formation-là qui est quand même, je dirais, mythique à quelque part. Eh oui, formation qui avait annoncé son départ en fin 2008.、Euh, formation culte pour、euh, beaucoup de personnes. Oui. Formation américaine oui. avec un personnage assez, assez coloré.、Euh, Effectivement. Al Jorgensen pour les.、Euh, les de、peintis. son vrai nom, a l a n Jorgensen, ou、oui, Alien, ou u n c l e Bach, ou b a c k Satan, ou rappelez-le comme、ça. vous voulez. Ministry est de retour avec、euh, un nouvel album qui s'intitule Relapse. Pourquoi Relapse? Parce que M. Jorgensen a mis fin à Ministry parce qu'il a été diagnostiqué、euh, cancérigène, voyez-vous?、Mm -hmm. Il <rire> a été malade、euh, suite à ses nombreux excès et patati et patata. Moi,、ouais, une vie assez. d、euh... a p r è s m o i ça ne l'a pas calmé p e n d a n t t o u t à voir le making de l'album. Il、euh, a l'air toujours assez avancé légèrement, mais ce n'est pas grave. C'est Uncle Al. Donc, nouvel album, r e l a p s e qui n'est même pas paru. Il sort le 30 mars.、Mm -hmm. euh, moi, je l'ai écouté、euh, à deux ou trois reprises de A à Z. C'est un album qui passe très vite. Ça fait q u a n d ça passe très vite, c'est bon signe.、Mm -hmm. sauf, que, sauf que, premièrement, la pochette est vraiment affreuse.、Oui, c'est vrai que la pochette est assez ordinaire.、Hein? Je la regarde ici, là, puis je trouve que c'est vraiment poche comme ça. C'est vraiment affreux. C'est vraiment pouiche. Ouais, là. Ouais.、Euh, et ça manque de oomph. Ça manque de, de, de gras,、euh, le, le fameux gras que Ministry nous a toujours h、euh, a b i t u é Habitués. On, on dirait que c'est comme plus léger un petit peu. c'est vite, c'est dans le tapis, ça brasse, y a pas de problème avec ça, sauf qu'il manque de... Manque, il, a, il a coupé le sel et les gras trans, h e Ben, c'est peut-être pour ça, relapse. C'est peut-être、mmh. bien qu'on va enlever un peu de gras, pis u on va mieux se sentir, mais,、mmh. moi, j e l aurais mis légèrement un peu plus. Mais c'est un très bon album. Moi, je l'ai aimé, pis u je l'ai pas chroniqué, mais il、euh, y a un 8.5 sur 10,、euh, très facile. D'accord. il、euh, y a une surprise sur l'album. Oui, c'est dans le fond de l'album, quand on va dans le fond du sac. Il y a du belle... ton des céréales. Ben Oui, c'est merveilleux. Tu trouves des crumflakes. <rire> J'aurais préféré des Fruit Loops. Là, non, mais là, c'est parce que c'est pas. Non, mais il a lâché le sucre aussi. Ah oui, c'est des... vrai.、Bon, crumflakes. Oui, oui, oui t'as raison. Non, ils font une reprise d'un groupe culte、euh, que je vais présenter justement. Je vais présenter la pièce. Ça va être la troisième qu'on va entendre. Je le dis pas, c'est quoi? On en discutera.、Euh... b e là, je lis le titre, moi, là, puis ça ne me dit absolument rien.、Ah, tu ne connais pas ça? Ben, ben parfait.、Non. Merveilleux. <rire> c'est super. Fait que ça va à la surprise, toi-même. Même si ça ne te dit rien, p après, r a elle m'a dit relis et réécoute tes classiques. D'accord. c o n n a r d <rire> Alors. <rire> J'ai beaucoup ta franchise, Sinistro, mais elle commence à me déplaire aussi. Oh, a i s c'est pas grave.、Ça. Alors, on va y aller avec、euh, trois pièces de l'album soit Double Tap, Free Fall et pièce surprise. Ministry. Avec l'album Relapse. Vous êtes à réanimation. Go.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 Pour l'écouter. 89 1、ah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 Chers auditeurs, Réanimation est maintenant un canal information et publicité. Eh oui. Nous consacrons, nous consacrons exclusivement notre temps d'antenne à la publicité. Voici, shopping Réanimation. Voilà. Non, désolé, on avait omis une certaine publicité, donc fallait.、Euh, ce, nous nous devions, que dis-je, de, de, de remplir nos engagements. Ceci étant fait, qu'avons-nous entendu, pauvres connards d'assistants? Bien, des pubs. Oui, Avant. Ah, avant, i l p e u e t excusez. On a entendu Morbid Angel. Yeah. Avec l'excellente、euh, Ten More Dead tirée de Illudibinum Insanus de 2011, parue sur Season of Mist. y o u b e t e h oui. As-tu entendu la version qu'ils ont faite avec les remixes? Ben. Moi, je ne l'ai pas écoutée, puis ça m'intéresse plus ou moins. Ah, moi, j'ai écouté. C'est pas terrible. Ah, j'aime pas ça. C'est quasiment des bouts de dubstep. Ah, moi, je trouve、euh... que c'est un sacrilège d'avoir fait bon, ça. Bon, d'accord. On a eu formation américaine d'Orth avec Double Tap Suicide. C'est tiré de l'album d'Orth de 2010 sur Century Media. une très bonne pièce. Oh, très, ben, t un très ben, bon l b C'est un très bon album,、aussi. effectivement. e t on a eu Ministry avec.、Euh, la pièce surprise. La pièce surprise que vous tous avez probablement reconnue. Si vous ne l'avez pas reconnue, ben, reculez un peu dans le temps et allez refaire vos devoirs. Oui. C'était United Forces, euh, originalement, euh, joué, composé et interprété par Stormtroopers of Death, qui é t a t tiré de l'album Speak English or Die de 1984. Exact. C'était pas 85? 85 d'abord. e n en fait, c'est pas speak English or die, c'est speak English or d i Or die? Ah! <rire> c'est pour ça que l'informatique est arrivée par après.、Ben、oui. Ah, D-I-E, c'est d i -E, die? Or die. Ah,、oh, okay. pauvre clown. C'est là, die a p o c a l y p t i c i n w r i t e Ah, qu'elle dit encore. Voilà. Bon, tout juste avant, on a eu les pièces Free Fall et Double Tap. C'est le fun, Double Tap, ça va avec Double Tap Suicide de Doth en même temps. Ça fait un petit concept、oh. euh, un peu t u t mais... C'était-tu voulu, ça? Ben oui, puis non. OK. e <rire> <rire>、hey, écoute, moi, la première,、euh, je dirais, appréciation de ce que j'ai entendu de Ministry, je vais faire abstraction pour l'instant de United Forces. Je vais y aller seulement avec les pièces, les p r s premières pièces que tu as présentées, soit Double Tap et Free Fall. Euh, c'est correct. C'est correct, mais moi je trouve que ça Ça lève pas. Y... Pas que ça lève pas. Ils se démarquent pas d'albums fétiches qu'ils ont f a i t Ben, c'est sûr que ça. Ça passera que... peut-être pas à l'histoire, cet a l b u m Ben non, mais d'après moi, Ministry, ça fait longtemps que ça passe pas à l'histoire dans mon cas. C'est possible. Tu sais, e、euh... Avec The Land of Rape and Honey, et de Mine is a Terrible Thing to Taste, pis Psalm 69,、Il、me semble que c'est pas mal difficile à battre,、là. Oui, ils ont sorti des, des bons albums par après, mais,、euh, c'est le premier album depuis Psalm 69 que je trouve qui est bon au complet. Parce qu'il y a bien des albums qui sortaient, t'avais deux, trois, peut-être quatre pièces qui étaient vraiment bonnes, pis p o、oui. r l'instant c'était bof. C'est vrai, je suis d'accord. avec toi. Même si t écoutes、euh, l'avant-dernier album qui est The Last s o c c e r il n'est pas trop bon cet album-là. Non, là, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Il y a des, des pièces très fortes. Oui, il、oui, y a des pièces. Mais l'ensemble n'est très... pas、ça. très fort. Celui-là,、ouais. peut-être bien que les pièces sont peut-être moins fortes, mais l'album est constant d'un bout à l'autre. OK. C'est、okay. pour ça que, comme je, je t'expliquais hors honte, quand je l'ai écouté, la première fois que je l'ai écouté, je me disais, il est déjà fini.、Mm -hmm. La deuxième fois que je l'ai réécouté, ça fait le même effet. Fait e moi, selon moi. Parce que t'avais quand... oublié de payer ce p l a Ben, ça se peut, ça u s s i Il y a juste trois pièces qui viennent en boucle. C est c est déjà fini? Non, i n mais、euh, moi, quand un album passe très rapidement comme ça,、si、c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas chaland. Non, normalement, c'est vrai que moi aussi, j'écoute un album et je me rends compte que déjà terminé, je me dis, je ne l'ai pas trouvé long et emmerdant. Non, c'est ça, s'il te plaît. À moins que tu ne p u x pas. Écoute. Tu peux écouter un album pis baisser le volume, là. Ou en passant, e n l'ailleurs. En p a s a n t ben, l a i l l e s tu verras pas, là. Mais non, c'est vrai que ça peut être un indice qui. Écoute, moi, je vais me proposer, là, d'écouter cet album-là de façon、euh, attentive. Ben, moi, il y a un beau 8.5 sur 10,、euh, parce que j'enlève des points pour la pochette qui est vraiment tout、ouais, n table. J'achète tout n table.、Euh, la reprise de United Forces, c'est correct. Moi, ce qui m'achète, Un chale, peu trop un... longue. ouais, un peu trop longue. J'aime. C'est le drame qui m'achète l e Ben, c'est électronique. Qui est moins power. o u i c'est ça. Mais, Mais bon. m on est, est trop puristes, nous autres, c'est p o s s i b C'est possible. m écoute, à force d'écouter de la musique depuis tellement d'années, on devient、bon, un peu plus、sûr. difficile. C'est sûr. Mais c'est un album à découvrir, j'en suis certain. Oh, il est très, très bon. Que... 8,5 sur 10. Ceci étant dit, j'ai écouté、euh, deux films le week-end dernier. J'ai eu le temps, enfin, de me rattraper sur certaines choses que je voulais faire, entre autres, écouter des films. J'ai écouté un excellent film. Qui n'a aucun rapport avec ce que, normalement, la thématique de réanimation, c'est pas de l'horreur, c'est pas du fantastique, c'est pas de la science-fiction. C'est un drame qui porte le nom de Moneyball, qui est avec Brad Pitt. J'ai pas entendu parler. Ben oui, j'ai vu quelques previews où -ce qu il pète certaines,、euh, certaines coches.、Euh... Écoute, oui, puis je peux comprendre parce que dans ça, il interprète le rôle du directeur général des h a y s d o c k l a n d des Athletics, et il a le mandat de remettre sur pied l'équipe. Et il le fait de façon peu traditionnelle en s'associant avec un jeune sorti de Yale qui, lui, base toute sa, sa conception sur les mathématiques. Et puis,、euh, mais c'était, faut aimer le baseball, évidemment, pour apprécier le film à certaines valeurs. Fans de baseball, je le suis. Mais c'est un très, très bon film. Et je dois le dire, comme toujours, Brad Pitt est à la hauteur et plus qu'à la hauteur. des attentes en tant qu'interprétation de son rôle. C'est très, très bon. Le deuxième film que j'ai écouté est un film, eh, ben, cette fois-ci, on retourne dans le bon vieux zombie. Le film d e d e l qui est un film qui se passe en Afrique.、Ils、ah, t'en ont... avais parlé de ça, euh. C'est excellent. C'est bon, finalement? C'est vraiment bon. C'est très, très peu conventionnel parce qu'il y a pas tant de dialogue que ça. Il me semble que t'en as parlé avant les fêtes que c'était pour sortir. Oui, effectivement.、Euh... C'est sorti. C'est disponible maintenant. Et c'est un bon film. C'est un film qui est étranger. C'est un film qui est une collaboration, en fait, devrais-je dire.、Euh, j e n a i pas encore eu le temps de le chroniquer sur le site. Je vais le faire au courant de la semaine ou du week-end. Donc, ça pourra être disponible d'ici quelques, quelques jours au plus. Mais,、euh, si vous aimez les films de zombies, vous avez le goût de voir de, de quelque chose qui est pas traditionnel. C'est bon. Mais c'est assez gore,、là. Fait que, c'est, un bon film à voir de, de, de dead. Fait que, Ça m'en est basse, j'ai p a s s e r une bonne soirée qui est assez différente d'une ambiance à l'autre, mais quand même, ça peut faire de quoi qui est très agréable à écouter.、Euh, <coughs> moi, je vais parler de mes、euh, critiques d'albums un peu plus tard dans l'émission,、euh, parce que pour l'instant, j'avais le goût de proposer, puis je ne ce que sais pas vais o u s je v le faire, j e s t pas une obligation pour les auditeurs d'écouter, e l un bloc un peu、euh, weirdo. Un verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. Oui, c'est ça, mon s i t u verre d'eau. Mais avec des pièces assez longues. La plus courte à 4 minutes 15 et la plus longue à 9 minutes 54. Pourquoi l e moyenne de tu sais 7、bonnes. minutes? Ouais. C'est l e moyenne de 7 minutes de, de pièces. Par pièce. Puis, on va entendre, entre autres,、euh, des trucs un peu plus gras comme Origin. On va entendre des、euh, trucs un peu plus、euh, techniques comme Obscura. Mais on va débuter tout de suite avec la formation française de Gajira et la pièce qui tu sais, est un titre absolument merveilleux. The Heart of Dying. Go.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 サイドウェアとチャンスのブ cercle dimanche 8 avril。et le 15 avril、vous venez fêter le 17e anniversaire de s t o n e r e c o r d s Avec les Planet Smasher's s et Big D and the Kids Table au cercle dimanche 15 avril。t o u t ç a à Québec! Les b i l l e t s sont en vente dès maintenant via Gatoroom.ca。Allez visiter la page Facebook de Gatoroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir、participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. facebook.com barolebec getteroom.ca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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. Vingt h、oh. 3 9 mon cher Silistros. Est-ce que cette heure te convient? Hey, ça me fait peur, cette heure-là. Mais moi aussi, un petit peu. On va attendre un peu que ça passe à 40. Ouais, va, ouais, 40. On va revenir en oncle.、Ouais. On vient d'entendre un bloc constitué de musique. Pas de musique? Rien de moi. Rien de moi. Ne reculant devant rien. On repousse toujours les limites à l avec ça. Symphonie, on hutte de. <rire> de quelqu'un qui avait un drôle de nom. <rire> Origine. <rire> Origine s t la pièce N. t i t h e s i s La pièce、euh, éponyme du même album qui est paru en 2008. Sur Relapse. et... C'est un des très bons qu'ils ont fait. Un des très, très bons. Par moment, c'est, c'est beaucoup plus brutal que ça, mais on voit qu'ils sont capables de dégager une atmosphère qui est très,、euh, particulière. J'avais annoncé Obscura, mais finalement,、euh, Ça te n t e à pas. Non, c'est pas ça, mais j'ai regardé vite fait, là, dans l'histoire d e t t e n t e tout ça, je me suis dit, bon, ça reprendra. Parce que je ne voulais absolument pas sauter l'excellente pièce de Decapitated, de Carnival s Forever. Encore une fois, pièce éponyme du dernier album. par en 2011 sur Nuclear Blast. Quel album et quelle pièce. Je pense que cette formation,、euh, de la Pologne a vraiment découvert quelle était leur voix au niveau du death metal,、euh, avec ce nouveau chanteur.、Ouais. C'est vraiment, voix, vraiment que ça... Vo une voix soprano. Oui, tout à fait aussi, Oui, soprano. <rire> et nous avions ouvert avec Gosh G. Ra, r formation de death technique expérimentale par moment. Euh, de France, et la pièce The Heart of Dying, que l'on retrouve sur The Way of All Flesh, qui est paru en 2008 sur Prosthetic Record. Et, étrangement, c'est toujours le dernier album de cette formation. Il n'y a rien d'autre qui est sorti. Je pensais qu'il était pour en avoir un, qu'il était pour être,、euh, Ouais, ben, mais il y en a, a annoncé un pour le mois de mars, pis... Ben, a, moi, j'ai absolument i l n'y a aucune、vu. date,、euh... Non, non. C'est sûrement à venir, là. On ne faudrait peut-être pas désespérer, parce que c'est une bonne formation. Qui se retrouvera d'ailleurs au AVMTL, là? Mais nous. Non, nous n n o n irons pas. C'est cela. Nous n irons pas à Montréal pendant que l'Eve n n et Montréal. <rire> <l 'AV> Montréal <rire>、euh, je vous si dites, le d é c o r i e r était, nous n'y serons point. <rire> <rire> <rire> OK. C'est bon, on ça. Tu as la suite dans les idées. OK.、Euh, <rire> Je veux vous parler avant, parce que ce n'est pas mon tour présentement de présenter des albums, eh bien, celui de Sinistos, mais tout de même. J'ai découvert un album,、euh, l a semaine dernière. Et,、euh, c'est un coup de masse! Oups. Ouais.、Euh, dernier album de la formation Spawn of Passation,、euh, euh, qui porte le titre de Incurso, qui est sur Relapse Records. Quoi, c'est mauvais. J'ai trouvé ça exécrable. Ça va pour ben? Non. J'ai donné un 3,5 sur 10. Pour la pochette? Entre autres. Une très belle présentation. Ça, je dois dire, côté graphique, c'est vraiment bien. Le chanteur a une très belle voix, si on peut dire le qualificatif belle avec death metal. Une voix qui se prête très bien à ça. <coughs> Mais musicalement, Spark of Possession donne dans un death metal très bien. Très technique et à la fois très, je dirais, é c l a t é Aléatoire. <rire>、euh, par moment, oui, très aléatoire aussi. <rire> mais il reste que c'est possible de faire quelque chose d'intéressant avec une bonne rythmique arrière.、Euh, une guitare qui va, faire, qui va produire des bons accords, qui va donner l'effet de ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet de gras un、mm. peu. C'est pas le cas. Je pense q u i n'y même pas. Ah, c'est de la a... Polka. C'est pas b o C'est、okay, ça,、ah. o u、ouais, c'est ça. C'est bon, la Polka. <rire> mais.、Euh... Je pense que dans tout l'album, s'il y a un maximum de 10 accords, c'est beau. C'est toujours, toujours un enchaînement un déchaînement de un notes. Un déluge. Un déluge de notes. Fait qu'on a l'impression que ce qui est portion guitare ne fait que l'idée tout là. Mais qu'est-ce que ça produit comme effet? C'est qu'il n'y a aucune soutenance arrière. Ça sonne très vite. C'est peut-être une compétition entre les deux guitaristes. Ouais, mais il r a pas de sous-sol chez eux. C'est moi, l est. Non, c'est moi. Non, c'est moi, non. Mais il y a pas de sous-sol chez eux puis pas enregistrer l'album. Il b a i s s il y a pas de mouche ou pas bon. Ben, ça ressemble quasiment à <rire> ça. <assur. rire> fait q u i y a aucune soutenance arrière. Il y a pas d'effet de dimension. Ça sonne excessivement vide. T'as l'impression que le chanteur chante avec deux flûtes à côté de chaque flûte. u flûte. Tu sais. Moi, j'ai vraiment pas aimé l'album. Le côté enregistrement, c'est correct.、Là. La production est bonne,、là. Mais, c'est pas, c'est pas agréable à écouter, C'est pas, j'aime le death, là. Je m'en confesse même pas du tout. C'est officiel. Je suis un vendu du de death metal. Mais ça, ça ne passe pas du tout. Et honnêtement, je vous dirais de faire abstraction de cet album-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? l e s g o û t s étant dans la nature et moi étant profondément dénaturé, ça donne ça comme critique. Eh oui. que voulez-vous. Eh oui. Bref, ceci étant dit, toi, tu es rendu à ta deuxième présentation. Formation finlandaise que j'ai découvert.、Euh, par par la... hasard? <rire> non, ben, ou, ben, pas vraiment par hasard. Par là-bas? Par la bande. Ah, d'accord. Non,、euh, j'ai découvert vers la fin janvier, puis ça m'est passé par-dessus la tête. Je n'ai pas pensé de. d'en parler, ou de chroniquer l'album, ou de, de, faire jouer l'album ici à réanimation, pis, u、euh, la semaine dernière, dans mon périple, euh, de, ré, de, de réinstallation, ben, le, le money t'écout de la musique, fait que, ah, tiens, je vais réécouter celui-là, pis u ça a fait, oh, oh, ciel. Oh, diantre. Ah, mais c'est bon, mais c'est excellent, cette chose. Fait que, c'est un album que je vais chroniquer,、euh, quand le, le, le Hurlemort sera de retour,、euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines.、Euh, c'est un 8.5 sur 10, celui-là aussi. C'est un très、ah, bon album de Death Trash. la, la formation s'appelle Noen. e、mm、u -hmm. nom un peu bizarre, là, mais. Oui, effectivement, ça fait un peu de n o ë l Ça fait un peu. Ben, c'est parce que, ouais, peut-être que là-bas, ça a une, carrément une autre signification. Peut-être que là-bas, ça veut dire jour de l'an. Peut-être. <rire> ça veut peut-être dire Saint-Jean-Baptiste. Ou p a s q u e s c'est-on. Bon. u、euh, n très bon album qui s'appelle Essence of Fear.、Euh, c'est sorti、euh, fin janvier sur Violent Journey Records. Ah, je connais pas du、Moi、tout ça. Moi non、album. plus. C'est la première fois que j'entends parler de ce label-là.、Euh, on a beau faire des recherches sur Internet et tout. Il y a presque rien là-dessus. C'est peut-être bien le label du ban d Ah, ça、euh, se、euh, pourrait.、Euh, on va entendre deux pièces.、Euh, la première s'appelle Des Egotistes et la deuxième de Inner Beast.、Euh, c'est un bon Dead t r a s h、euh, Avec une très agricole. Bonne non, pas agricole. Plus. a、euh, h、oh, peut-être agricole, non. J'avais <rire> aucune idée, je dis n'importe quoi, là. <rire> Allons-y, voici Norwen de Finlande. Go!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 21h08, c'est un petit p u plus、euh, cette heure-là. b e n ça me fait peur encore. Encore? Bien, parce que, tu sais, il y a 29 minutes de différence avec tantôt. Oui, c'est vrai que c'est un chiffre un peu démoniaque. Oui. C'est un petit peu c o n v i e n c e la semaine prochaine. Oui. OK, bonsoir. Ah, déjà la semaine prochaine. Bien <rire> <rire> <rire> entendu, la formation américaine Forbidden avec Covert Row, qui é t a t tirée de Omega Wave de 2010.、Euh, C'est apparu sur Nuclear Blast. Ben là, on a un petit bloc, Nuclear Blast, justement. Ben oui. On a entendu Destruction、euh, avec Hate is My Fuel, Day of Reckoning de 2011, album qui a. m e n j'ai passé comme. Dans le、euh, beurre. Ça passait un peu inaperçu, comme bien les albums de Destruction. Ben, ça ne lève pas. Il y a quelques bonnes pièces. Ben, ça, ça en ben, était une, une. bonne, bonne pièce. pièce ben, tu vas-tu vois, vois-tu avoir le goût d'écouter cette pièce-là régulièrement? Non, non, ben, cet album-là non plus. mais De temps en temps, ça joue ce correct. Ce n'est pas, pas Infernal Overkill. On a eu Death Angel avec la pièce Truth de Real e n t r e s t Retribution de 2010. Également, Sonokéablasso, c'est un album qui a passé assez.、Euh... C'est bien. C'est bien, mais ça passe du beurre en p o ê l e Des fois, tu peux p a y e r un steak avec du beurre en p o ê l e Oui, mais c'est parce comme... que là, le steak n'était pas là. Non, c'est ça. Il y avait, fait, avait juste le beurre. Il y avait juste le beurre. <rire> on peut mettre un peu d'oignon pour dire. Pouvons-nous?、Ouais, on a eu euh, formation、euh, finnoise,、euh, pas chinoise, mais bien finnoise、euh, de Finlande. C'était No One avec les pièces de Inner Beast et des é g o t i s t e、euh, s Tiré s du tout récent Essence of Fear paru fin janvier 2012 sur Violent Journey Records. J'ai bien aimé. Très bon. Oui,、bon. j'ai bien aimé. Très, un très excellent très trash、bon. actuel.、Euh, moderne, comme on dit. Oui, bien, J'aime pas le mot moderne. J'aimerais mieux un, un trash contemporain, revisité. <rire>、euh, non, j'ai bien aimé ça. Ça fait、oh, vraiment、bon. une belle job.、Ouais. Très bon. Côté spectacle dans la région immédiate trifluvienne,、euh, trois verres métal p r é s e n t e à l'acrobar samedi 7 avril prochain. Formation Riotor. C'est pas ça que tu as su le dos, toi? Non. Non, tu fais l a c Non, c'est Toxicol. Okay. e h f u n d a m e n t l l e s e hommage à SOD en compagnie de nos amis Jeff,、euh, Dominique et Monsieur Baldman. e、euh, x c e l l e n t h o m a n g e à SOD d u Très, très ouais, bon. Oui, c'est très、ouais. bien. Ben, Ils、euh, font un mini hommage、ouais. à cette é p o q u Oui, effectivement, un medley, oui. Formation No p i t et Satanic Glue Sniffers. Tu、si、n'en reviens pas, ce nom de bande. Non, moi non plus, je n'en reviens pas toutes les fois.、Euh, c'est samedi le 7 avril à l'acrobar. Le spectacle à 20h, il en coûtera 5 C'est 18 ans et plus. Vous comprendrez parce qu'il s'agit ici. De Satanic Glue Sniffers. Ouais. C'est un débit de boisson. <rire> un、euh, débit de s n i f f e r Je ne sais pas, peut-être. C'est u homme, jamais. Je ne suis jamais allé. À l a c r o b a r Non. Non, c'est un une belle petite place.、Ouais. Euh, c'est petit, là, mais c'est clean, c'est parfait. D'accord. On va c a f é le stage. Toujours t r o i m e métal, samedi 14, av 14 avril le prochain. Hot Expect, Obscursus Romancia, Charles Hames, Car Chaos et Battle Soul. C'est à 19h, l'ouverture des portes et le spectacle à 19h30. Il en coûte 15$ et c'est pour tous. Et samedi le 21 avril, toujours u café de stage, Beneath the Massacre, Death of Hatred, Your Last Wish et Virilis. C'est l'ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h, il en coûtera 10$, c'est pour, 10$, pardon, et c'est pour tous.、Euh, t r o i s v i e s Metal Fest, 12e édition, cette année, vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain, à la Bâtisse industrielle, 1760 Avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières. Mais on a, ne peut pas vous dire qui va avoir le.、Fait. Mais il y a un nouveau site web pour le Trois-Rivières Metal Fest.、Euh, c'est、euh, le www.trmf.com. b o n Fait que j'imagine que les、euh, les informations sont à venir incessamment. b e n quoi qu'ils a i n t encore le temps de l'annoncer, on s'est entendu que. Il faut écrire Voidval aussi, c'est ça? Oui, vous pourriez l'écrire Voidval, effectivement. Vous pourriez écrire Vader aussi. Vous pourriez、ah, écrire Morbid Angel. Vous pourriez écrire C'est、euh, un peu, là. Euh, Décapité Todd serait cœur, hein? Origins serait cœur, hein? Exodus.、Ah, euh, oui, entre autres. Meshugosh, a très p r è s raide, mais bon. e y on t'en fait une bonne liste, nous autres, hein? Garde, c'est réglé. C'est réglé. C'est ça qui va vous mettre dans le passé. e <rire> <rire>、euh, t au côté, tant qu'au. Tu sais, c'est une langue étrangère, c'est un、oui. dialecte. Euh, tant qu'à ce qui se passera à l'extérieur de la ville, eh bien,、euh, ce week-end-ci, dimanche le 1er avril, c'est le Pagan Fest America Part III en、euh, compagnie de Tourisas,、euh, L-Storm, XDO, Arcona et Antres. C'est au Club Soda. Il est 19h, il en coûtera 26 et 33 et 30 et 72 plus taxes pour y assister. C'est pour tous,、euh, ticket、euh, disponible à la billetterie du Club Soda. Et、euh, dans Palon. シールーハイテージ・ i ンター・トゥーサンバイク・ラ e ァー i ー、t ェット・テンマー・ハウト。メンター・ダンバレット、ホーペーフ、マスター・ランド、エ・ゴースト。レッセージ・エル・シース・アブリッド、アー、20h、オメトロポリス。オコ・ド・カウント・イ・ネ・ソソソンテン・キーズ・エ・センカウント・イ・エ・キンス、タクシー・インルーズ。セプトゥース。ピア・ティケット・マスター。 Il y a Dragon Force, que tu m'as dit que tu avais acheté le billet, mais je ne comprends pas pourquoi. <rire> je me suis trompé de l journée, ce n'était pas ça que je voulais faire. <rire>、ouais. En compagnie de Holly Grail et Almtress, c'est le mercredi 25 avril à 20h au National, 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes pour tous via admission. s a b a t o en Eclipse et la formation Eclipse Prophecy, le 7 mai au petit campus à 20h au coût de 20 25 Et,、euh, bon, je vais répéter, ça serait le 20$ et 25$ de taxes incluses. Ça b a i s e de bon sens de même. Billets VIP à la porte à 18h30 au coût de 50$. Qui va vouloir acheter des b i l l e s VIP pour aller voir ça? Hein? Je sais dessus, là, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est disponible via admission, formation, bien mort. En c o m p a g n é de w a t Ain't Devil's Blood et Insolito de mercredi 9 mai, 19h au Club Soda, 26 et 9 et 30 et 44 plus taxes. C'est pour tous! LBT du Club Soda, ça risque d'être très bon comme spectacle. Après ça, un groupe de, un groupe de chats. Au. Oui, Kitty. En compagnie de Blackguard, Diagoniste et b a n d e d by Blood, c'est le 21 mai 19h au Faux-Fonds électriques, rap. Que, ça, oui, C'est quand ça, je jouais b a n d e d by Blood, hein, tu ne <rire> <rire> comprends pas le principe.、Ah, Qu'est-ce que tu veux?、Euh, rap Soddy et la formation Voyager le 30 mai au Club Soda. Dommage <rire> à Star Trek, ça. <rire> oui, je pense que oui, effectivement. <rire> Euh, et le、euh, jeudi 16 août,、oui, le 16 c'est Into Eternity, Single Ballet Theory,、euh, Riksha et Car Chaos au Petit Campus. C'est ça qui est ça. <rire> je connais aucun band là-dedans. <rire> Into Eternity, t a s jamais entendu ça? Non.、Okay. C'est pas grave. C'est o u c'est pas grave. Mais c e que je te dis. La musique, tu sais que c'est toujours subjectif. Le droit d'aimer et ouais, de ne pas. Oui, mais nous autres, ce s t pas une l i g e s u b j e c t i f c'est subjonctif. <rire> oui, effectivement. Nous pr... autres, la musique, c'est Que tu écoutes.、Oh. <rire> c'est ça, effectivement. Nous autres, c'est subjonctif. C'est ce que j'allais dire. En fait, je disais même qu'il y a même un esprit <rire> dictatrice là-dedans, dictateur. Dictatrice. Dictateur dans, dans notre imposition musicale. Oui, mais la musique, c'est féminin, donc c'est dictatrice. <rire> oui, c'est ça. i s ici, on parle français. Français. <rire> Ah, là, c'est mon moment de gloire de la soirée, dois je dois j e le dire, parce que je vous présente trois pièces extraites du dernier album de mes h u g g a h qui sortait aujourd'hui même. L'album porte le nom de Coloss. Il est sur étiquette Nuclear hey, Blast. Eh,、hey, toi et moi, encore, Loss, là.、Ça. Mais encore, Loss. l joue, bon, a u jour, bon, il est là. Euh, c'est un album extraordinaire. a p a r e m m e n t t as donné un 10 sur 10. J'ai donné、sais. un 10 sur 10 à cet album. J'ai eu ouï dire que Tu n'as pas juste ouï dire, c'est la vérité.、Okay. Je suis absolument enchanté par cet album-là.、Euh, différent de Hobbsin. Et je tiens à mettre un petit point, un enfant sur ceci. Si vous êtes amateur de mes h u g a r et particulièrement si vous avez aimé l'album Nothing, ben vous allez aimer Collis. C'est vraiment dans le même esprit, un peu plus poussé.、Euh, je ne dis pas que c'est une, une suite logique, c'est faux. Mais c'est un album qui est plus poussé, mais qui est dans le même esprit que Nothing. C'est, c'est par moment assez weird. Donc, je vous propose les trois premières pièces d'ouverture de l'album, soit I Am Colossus, The de Demon's Name is Surveillance. Ça, je trouve ça intéressant comme t i t e parce、spécial. que... t l Ouais. Et la pièce Do Not Look Down. Donc, trois pièces pour 13 minutes 26 qu'on se tape immédiatement. One Day Comparated Show. r a n i m a t i o n Go.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 Assez fou pour 89、oh.。 Le métal sinistro, c'est comme la crème glacée. Oui, de la c o i tu c o u p e À la vanille. Oui. <rire> c'est la crème de la crème.、Ah, que c'est bien dit. Mais le métal, c'est pas le dead core, on va leur dire encore. Non. Et, et avis à tous ceux, parce qu'on a eu un appel de John Supper qui nous dit que Vous aimez vraiment pas ça, le dead core Bien, la réponse est celle-ci. Non. non. Bon, OK. Ceci étant dit, on vient d'entendre quelque chose d'excellent. Ah, c'est vraiment bon, ça. h、ah, c'est vraiment, vraiment bon. Dis-toi que l'album est aussi bon de A à Z. Ah, c'est vraiment flyé. Excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ah, oui, j'ai, je suis,、euh, écoute, cet album-là, je vais p r a i m e n t l'encadrer, là. On l'écoute <rire> plus, on l'encadre. m e s h u g a r l'album Coloss, qui est paru aujourd'hui même sur l'étiquette Nuclear Blast, qui se fait en diverses versions. Mais、en LP En aussi, cassette. Là, en, en cassette 8 pistes. <rire> en 45 tours, mais à plus de 10-45 tours. <rire> un coffret de 10-45 tours. Voilà. Euh, i se fait aussi en surrubant de cire. <rire> disque, je sais m a d i s a que. C'était quoi, d a n déjà, là? C'était un petit disque mou, il y avait des sacs de chips, là. o u i tout beurré, Non, il se fait en, en digipack, évidemment, en version s t a d y standard, il se fait en LP. Euh, C'est écœurant. On vient d'entendre trois pièces qui sont les trois premières de l'album. À l'instant, on vient d'entendre la pièce Don't Do not Look Down, qui est. Je trouve ça hallucinant. Mais je n'ai pas d'autre s mot. s La précédente était The Demon's Name is Surveillance. Je pense que tu as bien aimé cette pièce-là. Tu、oh, la s、ouais, qualifierais d'espèce mais... de locomotive, Ouais, ouais, ouais, ouais c'est vraiment bien spécial. À... Ça, ça, on dirait la, la grosse machine de guerre, Tu sais, c'est,、ouais. ça s'envoie installer les troupes, là, pour bombarder l'ennemi. C'est vraiment. Ah oui, effectivement. C'est une belle imagerie de, de cette pièce-là. Très, très bon. Il y en a ouvert avec I Am Colossus. Et moi, je dois dire que, Lorsque j'ai entendu, parce que j'ai, eu ça en advance,、euh, le premier, la première pièce à Amcolossus au début, je dirais les premières 45, 50 secondes, je me posais la question, pis, u p f des clics s'est fait tout de suite. J'ai embarqué dans la pièce, pis u j'ai automatiquement embarqué dans l'album. Pis u je pense que cet album-là est probablement un de leurs meilleurs. Ben, je juste... la vois être un album que je vais pouvoir écouter en fin de semaine,、euh... Ah oui, ah o u i s je te le conseille fortement. Euh, ceci étant dit, l e s 21h36, si je ne m'abuse. e、hey, h tu n'auras peut-être pas le temps de mettre encore ton, ton m é l i s a cette m i Non, on b e n là, Cette fois-ci, c'est manque de temps. Ce n'est pas grave. C'est des Russes, hein? C'est des Russes e e i q C'est ça, il y a une、ça. conspiration.、Ah. Il y a une conspiration certaine. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ben, ça sera une autre fois. C'est tout. La semaine prochaine, on ne s'en fera pas plus de cas que ça. Mais toi, tu as encore des trucs à nous. Moi,、euh... ouais, j'ai un beau petit blog de 14 minutes,、euh, très old school.、Euh... Avec,、euh, du bon crossover, du bon vieux speed metal,、euh, du trash,、euh, quelque chose de très haut du coup. Ben voilà. Fait qu'on v o y a l l e r avec, h、euh, Apichou. Oui, ça a pas passer pas proche. Ça a passer proche, hein. Fait、oui, que la prochaine fois, je te donnerai le conseil de r e g a r d e r par l'autre bord, ou de ne a s r e g a r d é Non, je ne te regarde pas, c'est m a r n e a l l r e g a r d e r la b o u e ça、ah, va a s r r Ah oui, c'est correct.、Euh, <rire> Formation québécoise Bomb Nation avec une pièce qui s'appelle Discontent, c'est tiré de l'album Hazmat qui est apparu en 2009 sur Profusion. On va garder le m a i n mort d i d é e on va y aller avec Short Sharp Shock SSS. Formation anglaise avec Foreign Body Plot qui est s o r t i sur l'album Problems to the Answer de 2011 sur E-Rake. On aura du Slayer, du Sodom et du Skeleton Witch. Allons-y tout de suite avec une belle brochette, mon ami. Oui, très belle brochette.、Uh, Bomb Nation Discontent. Yakko! y a k o C'est encore à moi de fermer, cette semaine. Hey, c e t t e s e m a i n e Hey, c'est spécial, on a reviré la boucle. Ouais, on fait comme mes Sugas. Ouais, m e i s s a n l'envers. Ouais. Bien entendu, la formation américaine Skeleton Witch avec un album、euh, qu'on peut considérer、euh, que le band était encore bon. Oui, Reading the oui, c'est、bon. ouais, parce que le dernier album qu'ils ont fait, c'est、oh, pourri. Ah, j'ai vraiment pas aimé ça, moi、ouais, non plus.、Okay. Ouais, ouais. Euh, C'est attiré de l'album Breeding the Fire avec la pièce Longing for Domination、euh, sur Prosthetic Records en 2009. On a eu Sodom avec、euh, Oncle Tom avec la pièce Hellfire s u r l'album In War and Pieces, très bon album de 2010 sur Steam Hammer Records. Excellent. Jeune euh, formation euh, qui promet、euh, Slayer <rire>、ouais. euh, avec c u l t a r of Sacrifice.、Euh, Le non moins célèbre Rain and Blood de 1986、euh, qui est apparu sur Def Jam Recordings. Album qui devrait être consacré、euh, a l b u m h or sous s peu, je crois. Non, c'est sûrement déjà fait. Je ne t'ai pas fait la face. <rire> or au Québec, peut-être? On a eu SSS ou Short Shark Shock avec Foreign Body Plot, e、euh, sur l'album Problem, So the Answer de 2011, qui est apparu sur E-Ray, qui est formation québécoise de Québec. Bomb Nation,、euh, avec des pièces discontent tirées de Hazmat de 2009.、Mm -hmm. L'émission tire à sa fin. Il reste quelques, six, même pas tout à fait sept minutes. Juste assez pour vous dire que la semaine prochaine, nous y serons avec m a l h e u r e u s e m e n t pour vous, on va、oui. être encore là. Ben oui, effectivement. J'ai aucune idée de ce qu'on peut vous présenter. Mais ils、si、s o n m a s s a c h i s c'est ça q u i r é é c o u t e puis q u i r é é c o u t e puis q u i réécoutent à toi m o r d i hein? Ça, c'est probablement comme. Ils n'ont pas compris. C'est probablement comme la drogue. C'est très néfaste, mais plusieurs ne peuvent s'en passer. Et... Bref, la semaine prochaine, une émission qui n'est pas encore définie. On ne sait pas. On va peut-être vous réserver une surprise ou pas du tout. Bref, y en a-t-il un spécial? Y en a-t-il pas? On ne le sait pas. Mais une chose certaine, on va avoir un Nuclear Awards de Voivode, c'est sûr. Oui, c'est une demande qu'on a lue. C'est une demande t e j a n e Juste assez de temps pour vous passer finalement ben, une pièce de l'album. De la formation russe Mélissa. L'album、ah, étant. Tu, tu, tu, tu l'as oublié. Mais non, je ne l'ai pas oublié. <rire> L'album étant In the Face of Death, qui est paru en 2012, ainsi, en fait très récemment sur Mazar Records. Je ne connais pas du tout ce label-là. Je ne peux pas dire si c'est indépendant ou quoi. Je ne sais pas. Bref, j'avais prévu trois pièces, mais on va en écouter qu'une seule, qui sera la pièce d'ouverture qui porte le titre d e Burning. C'est un album. Que j'ai coté 9.5 sur 10. J'ai vraiment aimé cet album-là. Il y a différents styles qui rentrent dans le. Par moments, ça, ça frise un peu le death and roll. Ça devient plus métal proprement dit. En fait, je pense que les gars sont bien amusés à faire l'album. Puis c'est ce qui m'a plu. Je trouve que ça sonne bien. J'aime beaucoup le vocal, de ce, cette formation-là. Donc, on va se quitter avec cette pièce de Melissa Burning. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on vous dit. Allez, allez tous vous faire vous foutre. b e c a u s we said so. Go.